Unité zéro, leçon un, séquence un. La Villa Marie-Claire. Bonjour, moi je m'appelle Mélanie. Mamie, au revoir. Au revoir, Mélanie. Elle. Elle s'appelle Marie-Claire. Marie-Claire Dumas. C'est ma grand-mère. <rire> Salut Greg Salut Mélanie. Lui, c'est Grégoire. Greg, un artiste. Et vous, vous vous appelez comment